Unité 9. Leçon 4. Exercice 1. Distinguer « je » et « je ». Cocher. A. Je suis gymnaste. B. J'aime le yoga. C. Et je joue au yo-yo. D. Il y a aussi le yin et le yang. C'est génial! Youpi!